Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 10 juin 2021, un seul grand titre dans cette édition spéciale que nous consacrons à la pénurie de sucre devenue persistante depuis plus de deux mois déjà. A Bujumbura comme à l'intérieur du pays, et on a comme l'impression que chaque commerçant y va à sa guise en fixant son prix. Ici, le prix a doublé, il a triplé. Nous vous donnerons des exemples. Au menu donc, nous planterons le décor avec la situation dans certaines provinces du pays. Suivons les points de vue des consommateurs et des analystes économistes, ainsi que les solutions préconisées par les autorités. Mais c'est insuffisant dans ces denrées produites au pays reste inexpliquées. Aux yeux de beaucoup, vous l'entendrez, même si l'on sait que l'offre n'a jamais satisfait la demande, la demande locale, et que la production de la sauce sumo a toujours été complétée par des quantités importées pour faire face à cette problématique. Officiellement, l'on préconise depuis des années l'extension de la société sucrière du, du Mosso et l'agrandissement de sa capacité d'usinage. D'autres analystes économistes avisaient, je vous le dis, propose par contre une réorganisation de tous les circuits de distribution et de commercialisation du sucre au Burundi. Vous l'entendrez également et on en parle dans cette édition spéciale que nous bouclerons par le commentaire de la rédaction sur ce sujet. Et oui, nous avons également notre mot à dire. Oh bonjour. Le sucre est quasi introuvable en Provence Rumongue ces derniers temps et un kilo de sucre frôle les 7000 francs burundais dans une clandestinité totale. Les consommateurs de sucre disent se rabattre actuellement à la bouillie. Où ont carrément abandonné tout produit nécessitant du sucre pour être consommé. Le gouverneur de la province de Rumongue dit que la quantité de sucre fournie par la Sosumo ces deux derniers mois est de loin inférieure à la quantité initialement prévue. Il rassure cependant une distribution équitable quand le sucre est fourni à cette province. Jean-Pierre Misakou. Certains parmi ceux qui jadis donnaient du thé à leurs enfants le matin pour aller à l'école disent se rabattre actuellement à la bouillie qui est consommable selon eux-mêmes sans sucre ou tout simplement réchauffer l'inutile de la nuit précédente. D'autres parmi ceux qui vendaient du thé dans les cafétérias ne sont plus permanents. Ils disent profiter de quelques occasions rares de distribution du sucre pour pouvoir se procurer de quelques kilos de ce produit sur plusieurs points de distribution. Même si le sucre est rendu disponible, tout le monde n'est pas servi au bout de plus ou moins une heure de distribution et des soupçons que des stocks ne sont pas épuisés naissent. Certains consommateurs de sucre font de ces soupçons sur le fait que, dans moins de 48 heures après cette distribution dans la ville d'Orumonguay, Le sucre est disponible dans des coins reculés de la ville d'Orumongue à 7000 francs burundais au kilo. Et cela dans la clandestinité totale. Certains même affirment que le sucre fourni par la Sosumo à Rumongue alimente même certaines localités des provinces voisines. Les habitants de Rumongue qui se sont exprimés se demandent pourquoi le gouvernement burundais n'autorise pas l'importation du sucre si la société sucrière du Mosso ne parvient pas à satisfaire à la demande intérieure. De leur côté... Les anciens détaillants du sucre voudraient que le détail leur revienne, car selon eux, cela aiderait à mieux contrôler la distribution du sucre en cas de sa disponibilité. Consolateur Nitunga, gouverneur de Roumongé, dit que les 67,5 tonnes de sucre destinées au départ à la province de Roumongé ne sont plus attend ces deux derniers mois ou même on compte un mois où cette province n'a obtenu que 5 tonnes de la sauce sumo. Selon cette autorité provinciale, seuls les grossistes ont été désignés d'en assurer la distribution. À raison d'un kilo de sucre par personne, et l'administration vérifie si les stocks ont été vidés, malgré quelques tricheries des consommateurs cherchant à avoir plus d'un kilo. Jean-Pierre Misago de Prumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago et Améry de Bujumbura. Les habitants et certains commerçants de sucre dans différentes zones de la mairie disent que la question sur de la vente de sucre est devenue en casse-tête. Au micro de la radio Isanganiro, ceux qui habitent dans les zones Gizanga, Garakame, et qui disent qu'ils viennent de passer trois mois sans le trouver, ils lancent un appel à la Société Sucrière du Montseux faire pour que ce produit soit disponible. Jean-Marie Mayonga. Ceux qui habitent dans les zones de la mairie visitées, tous affirment que le sucre n'est pas disponible il y a plus de trois mois. Ce vendeur de sucre de la zone Bouiza précise qu'il n'a rien à dire quand un client s'adresse à lui. J'exerce le commerce ici à Bouiza. Sur le problème concernant le sucre, je n'ai rien à dire. Nos clients nous en demandent mais on n'a pas de réponse. Auparavant, on nous donnait même un kilo, mais aujourd'hui, pour en avoir, il faut faire le fil. Nous détaillons pour 100 francs la cuillère. Vraiment, cette question de pénurie de sucre est un casse-tête. Après la zone d'Obuiza, nous nous sommes dirigés vers la zone d'Ongagara, Kamenge et Chibitoke. Ceux qui habitent dans ces zones disent qu'ils ne comprennent pas les raisons de cette pénurie de sucre. La question du sucre en Angagara, c'est un grand problème. Nous ne trouvons pas de sucre. Nos enfants ne boivent plus du thé. Moi, je viens de passer trois mois sans l'avoir dans ma maison. Tous ces habitants demandent à la société secrétaire d'Omoso de trouver solution à ce problème. Nous demandons que le sucre soit disponible. Maintenant, personne ne veut plus acheter du pain sans sucre. Vraiment, il faut que la Sosumo fasse tout son possible pour que ce produit soit disponible. Cette situation se présente ainsi alors que la Sosumo, de son côté, précise que la quantité distribuée aux clients n'a pas été diminuée. Jean-Marie Himayonga et Aguitega, les habitants disent qu'ils donnent de la nourriture santé aux enfants avant d'aller à l'école suite au manque de sucre. Et certains parents affirment que certains de leurs enfants refusent, réclamant toujours le thé ou la bouillie. Et les commerçants détaillant de ce produit si rare demandent au gouvernement de faciliter l'importation du sucre à de l'étranger pour pallier ce problème. Ces commerçants ajoutent que depuis plus de trois mois, ils ne trouvent pas de sucre chez les grossistes, ce qui cause une perte de leur part. Fidèle d'Antoine Sabuman. Il y a plus de trois mois que le sucre n'existe plus dans les boutiques du quartier Magarama, dans la ville de Gitega, comme l'a dit son commerçant détaillant de son produit. Il y a au moins trois mois que je n'en ai pas. Chez le grossiste, on ne le trouve pas. C'est une perte pour nous les commerçants. On en déduisait une petite bénéfice. Cette rareté fait que les enfants ne prennent plus du thé ou de la bouillie avant d'aller à l'école. À la place, ils mangent la nourriture réchauffée. Ce so que certains des enfants digèrent mal, comme l'indique cette mère. Ouais, On leur donne de la nourriture réchauffée, mais ça leur déplaise. Il faut qu'il y ait au moins trois distributions par mois. Même à la distribution de ce produit devenir rare, tous les nécessités ne peuvent pas être servis selon cette femme. Nos enfants réclament de la bouillie. Impossible. Sans sucre. Même à la distribution, nous ne sommes pas tous servis. On se bat. D'une manière Frauduleuse, un kilo peut s'acheter à plus de 5000 francs un prix jugé inabordable comme précise cette jeune dame. Et Très cher, 7000 francs, 6000 francs, on n'en paie plus. Là aussi, secrètement, il faut y aller doucement. Des fois, on ne te sert pas. Les détaillants du sucre demandent au gouvernement de faciliter les importations du sucre de l'étranger pour parier à cette rarité du sucre. Nous, que l'État facilite l'importation du sucre et de l'étranger pour faciliter notre commerce et soulager la population. Certains parents des élèves disent que leurs enfants vont passer les examens de fin d'année n'étant pas dans de bonnes conditions, n'ayant pas pris du thé. Merci Fidèle d'Antoine on termine le tour de certains nos correspondants par Mouyinga, où trouver du sucre n'est pas une tâche facile la plupart des commerçants ont carrément abandonné ce produit, d'autres le vendent très cher, jusqu'à 000 francs burundais le kilogramme, lorsque les commerçants autorisés obtiennent du sucre ils le distribuent pendant un petit laps de temps et tout s'épuise avant de satisfaire tous les clients qui font la queue devant leur boutique Jean-Claude de gouverneur de la province de Mouyinga Explique que la Sosumon ne donne plus que 15 tonnes au lieu de 50 tonnes normalement réservées à cette province. Mais il fait savoir que cette industrie a promis une solution durable à ce problème. Ce n'est pas facile de trouver du sucre en province de Moinga. Les commerçants qui vendaient ce produit auparavant disent ne le trouver nulle part actuellement. Conséquence, ils ne le vendaient plus expliquant qu'il est devenu cher. Personne n'avoue avoir du sucre. Auparavant, on étalait ce produit mais aujourd'hui, on ne voit rien. Toutefois, certains commerçants parviennent à avoir du sucre par des voies obscures. Ils vendent alors un sac de 50 kilos à 150 000 francs et plus. Les détails quant à eux, le vendent en secret et en kilo revient à 5 000 francs et plus. Jean-Claude Barutwanao, gouverneur de cette province, fait savoir que la situation s'explique par la réduction de la quantité destinée à cette province. Tout simplement, il faudrait savoir que la quantité qui est indiquée pour l'avis de a été diminuée. Nous recevons 50 tonnes mais pour le moment, nous recevons 15 tonnes sur ma propriété de la province. Le gouverneur Barutwanao indique cependant que la Sosumo a promis de résoudre ce problème d'ici peu. Pierre Claver, Barundi Moïnga, Radio Isanganero. Merci Pierre Claver, Barundi Et ce sucre produit par la, Sosumo, la Société Sucrière du Mosso a toujours été complété par des importations depuis les années 90. Prenant l'année dernière en 2020 par exemple, plus de 50% du sucre consommé au Burundi provenait de l'extérieur. Et à côté de la croissance des demandeurs de ce produit, des industries et des usines de transformation nécessitant du sucre ont Proliférer. On fait le point avec Elinibel Nibigira. La société sucrière Andumosso a été créée sous le règne de Jean-Baptiste Bagaza en 1982, mais a commencé à récolter six ans après. À cette époque, la production sucrière s'estimait à plus de 4 600 tonnes pour environ 4 millions de Burundais. Jusqu'à la fin 2020, la Sosumo pouvait produire. Plus de 20 400 tonnes pour une population burundaise estimée à 12 millions, selon les données fournies par l'Institut des statistiques et d'études économiques au Burundi, Istebu en sigle. En réalité, la quantité de sucre produit au Burundi n'a jamais été suffisante, sauf pour les années 1988, 1989 et 1990. Depuis 1991, le Burundi avaient déjà commencé à importer le sucre, avec plus de 5200 tonnes jusqu'à plus de 26200 en 2017, selon la Banque de la République du Burundi, BMB. Toutefois, la pénurie de sucre n'a cessé de s'observer. Jusqu'en 2020, par exemple, plus de 22700 tonnes étaient importées alors que le sucre consommé était estimé à 43200 tonnes, c'est-à-dire que plus de 52% de sucre provenait de l'extérieur. À côté de la population burundaise qui s'est accrue, les usines de transformation et industries ayant besoin de sucre poussent sans cesse. Parmi elles, les fabricants de boissons prohibées, comme la police l'a récemment démontré en zone chibitoke de la mairie de Bujumbura, fin mai dernier, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire que c'est l'une des raisons qui explique la pénurie de sucre. Merci, Elie Nibel. Nibigira. Voilà donc le décor planté sur la situation de la commercialisation du sucre à travers le pays. Il est 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro. Une courte pause et nous ouvrons le chapitre des réactions et des points de vue. La quantité de sucre produite par la Sumo ne correspond pas à la demande. Selon le président de l'Association burundaise des consommateurs, Abuko. le gouvernement burundais devrait autoriser à d'autres commerçants d'importer le sucre pour combler cette insuffisance. Suivez Pierre Ndouayo, président de Nabucco. C'est très récurrent de toutes les années dans des moments comme il Bien que les autorités essaient de prendre des mesures pour décourager et auteur ou ceux qui étaient de séculer, la situation ne s'améliore pas. Au niveau de la boucle, nous constatons tout simplement que la saucissement produit une quantité qui est insuffisante pour satisfaire la population qui demande. Nous demandons au gouvernement d'autoriser les commerçants d'importer le sucre qui viendrait concrétiser en quantité produite par la Comme ça, la demande serait satisfaite parce que nous constatons que la production de la saucissement est vraiment insuffisante. Et agrandir la capacité d'installation de l'usine Sosimo pour passer à la production de, 20 000 tonnes, de la production de 20 000 tonnes par an à plus de 30 000 tonnes par an. Et augmenter les superficies des champs de canne à sucre sont les unes des solutions pour répondre à cette pénurie de sucre. Propos du directeur général du commerce ministère et au à la commerce dans ses attributions. Si au moment où ces derniers temps, on le disait, il se remarque une pénurie grandissante de sucre sur tout le territoire national. Et même si on en trouve, ce n'est pas en quantité suffisante. Écoutez plutôt Crisologue Gemoutois, il est au micro de notre confrère Arthur Cavabouchi. Effectivement, il y a une solution durable à ce problème récurrent, c'est que, au niveau du pays, que je dirais, au niveau même du gouvernement, il y avait un projet de la part de la Sosumo. C'était un projet de réhabilitation et extension de la Sosumo. Ici, je dirais que le gouvernement soutient fermement ce projet et je pense que ce projet pourra aboutir d'ici peu. C'est un projet qui est avancé. On est en train de mûrir ce projet qui, d'un moment à l'autre, va aboutir ou D'après les prévisions, on pourra produire jusqu'à au moins 35 000 tonnes de sucre ou même plus. Ici, à ce sujet, on devra augmenter les superficies de canne, mais également augmenter les capacités installées de l'usine afin de produire au moins 35 000 tonnes de sucre. C'est la solution durable qu va qui a été proposée et qui est soutenue par le gouvernement, mais en même temps par les actionnaires de la Sosumo. Je pense que cela va trouver un remède définitif à ce problème récurrent Chrysologue Moutoua, directeur général au ministère du Commerce. Et plus de 105 milliards de francs burundais, c'est le montant nécessaire pour le projet de réhabilitation, modernisation et extension de la société sucrière du Mossola, Sosumo. Le DG du Commerce venait de le dire et cela ressort du Conseil des ministres tenu mercredi 7 avril cette année. Prosper Nhaul secrétaire général de l'État, précise que ce projet vise l'augmentation de la production pour satisfaire la demande locale de cette denrée. La Sosumo a été créée en 1982 dans l'objectif de transformer la production de la canne à sucre pour satisfaire la demande locale en sucre. La capacité installée de l'usine était de 20 000 tonnes par an et la population était estimée à 5 millions d'habitants à cette époque. Aujourd'hui, la population est estimée à 12 millions d'habitants et la société se trouve dans l'incapacité de satisfaire la demande locale. Ce projet de réhabilitation, modernisation, extension et d'implantation d'une distillerie vise d'une part à réhabiliter les équipements de l'usine devenus obsolètes Accroître le rendement de la canne à sucre à l'hectare et augmenter la production jusqu'à 35 000 tonnes par an, d'autre part. Le coût de l'investissement équivaut à 132 milliards 189 556 593 frambeaux, dont 105 milliards 993 994 078 frambeaux pour la réhabilitation, modernisation et extension et 26,195,562,515 francs pour le projet d'implantation d'une distillerie. Après analyse, le Conseil des ministres a soutenu le projet mais a recommandé que le volet réhabilitation, modernisation et extension soit prioritaire par rapport au volet distillerie. Les ministres en charge des finances, du commerce et de l'agriculture ainsi que la Banque de la République du Burundi ont été désignés pour étudier ensemble les modalités de concrétisation de ce projet. Il faudra penser au financement extérieur pour ce qui est des équipements qui demandent des devises et recourir au financement intérieur pour ce qui peut être financé en monnaie locale. La Sosumo devra, quant à elle, élaborer une feuille de route détaillée pour la mise en œuvre de ce projet. Prosper Nhaurguami est secrétaire général de l'État et c'était en extrait du compte rendu du Conseil des ministres de mercredi 7 avril dernier. Et de son côté, l'administrateur directeur général de la Sosumo affirme que les quantités de sucre distribuées par la société sucrière du Mosso n'ont pas changé. Le général-major Aloïse ndaïken indique toutefois que la pénurie de sucre résiderait au niveau de la distribution de ce produit par les grossistes. On l'écoute au téléphone avec Mireille Kanyang. Dans l'ensemble, je peux affirmer que la Sosumo a toujours satisfait à la demande de la population. Mais ce qui est à signaler ici, c'est qu'une usine est vieille de 33 ans. Et la population de 1988, je pense que maintenant, en 2021, elle doit avoir doublé ou même triplé. Il y a aussi ces unités de production. Ça contribue effectivement à ce que la demande soit forte. Il y a aussi cette capacité installée de l'usine qui n'a pas changé. Est-ce que la Sosumo maîtrise... Alors, actuellement, le circuit de distribution Oui, oui, la maîtrise le circuit de distribution parce que les gens qui s'approvisionnent en sucre au niveau de la ils sont connus, ils sont identifiés. Peut-être le problème mais, euh, réside au niveau alors de la distribution du sucre par ces grossistes. On sait il y a du sucre qui est importé. Vous maîtrisez le circuit d'importation à la Je pense qu'à ce niveau, il ne devait pas y avoir des soucis si le gouvernement décide de renforcer tel ou tel mécanisme, il n'y a pas de souci. Il y a les procédés qui sont connus, les histoires de contrats, tout ça. Et si des gens veulent avoir des informations, ils peuvent les en avoir. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Qu'est-ce que vous comptez faire pour pallier à ce problème dans le court terme, disons D'abord, dans le souci de surveiller la vente de ce produit par les grossistes, et le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce ont mis une commission mixte. Donc, ce sous-mot agriculture, commerce, pour faire un suivi de la vente de ce produit, surtout dans la ville de Bujumbura Au niveau de la Sosumo aussi, d'abord nous nous apprêtons pour débuter la campagne d'usinage du sucre pour ce mois de juin. Et je pense qu'à ce niveau, il y aura quand même un peu d'accalmie. Le général-major Aloïsine Daikenguru, qui est administrateur directeur général de la société sucrière du Mosso, la Sosumo. Venons-en maintenant à cette analyse, ou plutôt cette, cette solution proposée par un économiste. Il propose une réorganisation par le gouvernement de tout le circuits de distribution et de commercialisation du sucre au, au Burundi pour lutter contre la spéculation observée dans ce secteur ces derniers temps. Et c'est ce que suggère Polycarpe Savillonva, économiste de formation, et au cas où la pénurie de sucre serait due à une production insuffisante de la Sosumo pour satisfaire la demande. Une pénurie observée tous les ans à partir du mois d'avril. Cet économiste propose au gouvernement de se rabattre sur l'importation en attendant l'augmentation de la production locale de sucre. Suivez Polycarpe Savillonva, il s'entretient avec Armer Motori Il s'agit d'un phénomène qui est un peu récurrent. J'ai fait un peu d'observation, c'est que c'est un phénomène qui est observé souvent à partir du mois d'avril, sinon tout le long de l'année le sucre est là. Ce qui veut dire qu'il faudrait faire peut-être une étude, une analyse et comprendre pourquoi cette pénurie qui intervient à une même période de l'année. qu'est-ce qui pourrait expliquer cette pénurie de sucre au Burundi Alors, comment expliquer ce phénomène de pénurie du sucre Normalement l'équilibre du marché L'offre est égale à la demande. Lorsque l'offre n'est pas égale à la demande, comprendrez que le marché est déséquilibré, et c'est ce que peut-être peut expliquer actuellement le manque de sucre. Il y a lieu de se poser une, deux questions. Est-ce que c'est le problème de la loi de l'offre et de la demande, ce qui expliquerait que la Sosumo finalement ne produit pas assez de quantité pour la population, et ce serait une très bonne occasion pour la Sosumo en fait d'élargir, d'augmenter sa production, mais aussi de grandir. Sinon, si la quantité est suffisante. Il y a quelque part des spéculations de la part de ceux qui font le commerce et du sucre qu'est-ce qui pourrait être envisagé effectivement pour juguler ce phénomène pour euh, que cette pénurie de sucre dans le pays ne puisse pas continuer La première solution c'est qu'il y ait vraiment production d'une quantité assez suffisante ce qui serait une opportunité pour l'association d'agrandir l'entreprise, augmenter les champs implanter d'autres machines c'est une activité si tu veux qui prendrait assez du temps et des moyens en attendant donc On pourra recourir peut-être à l'importation du sucre pour combler, n'est-ce pas, l'insuffisance. Même si cette solution peut avoir d'autres conséquences néfastes, c'est une solution qui va faire à ce que le pays décaisse des devises alors qu'on en a besoin. Mais... Comme il s'agit, n'est-ce pas, de satisfaire à la population, étant dans un gouvernement qui aime sa population, on doit tout faire pour que la population soit à l'aise. Deuxièmement, s'il s'agit finalement du problème de spéculation, toujours c'est le gouvernement qui est interpellé pour juguler ce phénomène de spéculation, traquer ces personnes peut-être qui font de la spéculation pour que la commercialisation de cette denrée soit réglementée et bien suivie. C'était l'analyse de Polycarp Savionva, économiste de formation. Il était au micro d'Armer Moutore. Et je vous l'avais dit, nous avons également notre mot à dire sur cette problématique de pénurie persistante de, de, de, du sucre au Burundi, à Bujumbura comme à travers le pays. Et c'est à travers ce commentaire de la rédaction lu par Evariste Nzikovanyan. Ça fait plus de deux mois que la pénurie du sucre s'observe dans les quatre coins du pays. Cette carence s'est déclarée en premier lieu dans les quartiers de Bujumbura, la capitale économique, et s'est répandue presque partout dans le pays. Le prix officiel du sucre était fixé à 2500 francs le kilo, mais atteint 7000 francs bout, voire plus, pour dire que le prix a triplé ou quadruplé. Les consommateurs de cette denrée au niveau des familles ne savent pas à quel sens se vouer Sans oublier que cette situation n'écartait pas les petites usines de transformation selon leurs propriétaires. Contre toute attente, la Sosumo n'a cessé de dire que rien n'a changé sur la quantité du sucre produite. Mais la population insiste sur la destination de cette denrée qui suscite des interrogations. Aujourd'hui, sur le point de vente officiel de ce produit, de longs files d'attente des consommateurs sont observées comme s'il s'agit des patients en attente du médecin. Parmi eux, il y a ceux qui rentrent même bredouille, après avoir été signifiés que les stocks sont vides. Pour que le sucre arrive à sa destination, la société sucrière du Mosso, en collaboration avec les administratifs, s'est engagée à décourager les spéculations dans la commercialisation du sucre. Certains des commerçants ont été attrapés en flagrant délit, et les tonnes de sucre saisies ont été vendues aux enchères ainsi que les commerçants grossistes qui ont été rayés des listes. Malgré certaines mesures du ministère du Commerce et de l'Industrie, pour décourager ce genre de spéculation sur le sucre, chercher cette denrée dans différents coins du pays reste toujours casse-tête en dépit du sucre importé. Parmi les mesures préconisées par le gouvernement pour pallier à ce problème, figurent l'extension des champs de canne à sucre et la modernisation de l'usine de la Sosumo, des projets qui datent de longtemps, mais qui tarde à être mise en application. Ce n'est pas pour la première fois que cette pénurie de sucre s'observe au Burundi, mais à quand la solution à ce problème Mais en attendant, le gouvernement devrait assurer la gestion du sucre produit localement et importé. C'était le commentaire de la rédaction, le par Evariste Nziko Anyanga. Il est 13h24 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal, et qui a été mis en ondes par Innocent Bibonimana. Au micro Jean Bosco, de nous souhaitons passer un très bon après-midi à l'écoute de nos programmes.